La jurisprudence de la vente 34 Si je vendais quelque chose, je dois montrer ses inconvénients à l'acheteur et lui montrer une bonne description sans cosmétique, je ne peux pas tomber dans la vente exceptionnelle.